Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2015 et nous fêtons les modestes. D'après le classement de Rivarol, on trouve plus de simples que de modestes, mais moins de modestes que de vaniteux ou d'orgueilleux, qui sont toutefois moins forts que des modestes. Bref, le 24 février 1955 changea la face du monde car c'est ce jour-là que... À l'issue de trois heures de râles et de cris, Véronique Jobs a mis au monde le petit Steve qui, comme chacun le sait, a fondé la société April et a ainsi sauvé le monde des épidémies dévastatrices entraînant la fin de l'humanité. Que se serait-il passé si ce génie n'avait pas vu le jour Eh bien, nous pouvons assurer avec certitude que le microprocesseur n'aurait jamais été inventé de même que la souris. Alors nous vivrions tout simplement dans un monde sans ordinateur et qui dit pas d'ordinateur dit pas d'internet. Pas d'internet, pas de site comme Le Bon Coin. Pas de Le Bon Coin, impossible de trouver un appartement sans passer par les agences immobilières. Donc, avec des agences immobilières prépondérantes, les loyers explosent. Des loyers qui explosent, ce sont des SDF en plus. Des SDF en plus, ce sont des cartons utilisés. Plus de carton, c'est moins de recyclage. Moins de recyclage, c'est plus de pollution. Plus de pollution, c'est plus de maladies. Et plus de maladies, c'est l'extinction de l'espèce humaine. Rendez-vous demain pour une nouvelle e Chronique. Que se serait-il passé un 25 février oh,